Ensuite, l'auteur, il dit Donc, d'après la traduction, il lui est recommandé de s'éloigner quand, quand il est dans un espace vide et le fait de se cacher et le fait de préparer pour son urine un endroit mou. Donc, on va expliquer ça. Et il est, il est recommandé de s'éloigner euh, quand il est dans un espace vide, comme dans un champ ou autre. Pourquoi Pour que personne ne le voit, comme le faisait le prophète wa sallam, rapporté par Abu Dawoud du hadith de Jabir. Et aussi la deuxième raison, c'est que pour ne pas qu'il nuise aux gens. Par exemple, on ne va pas aller faire ses besoins à côté des... des mœurs et des, et des ter terrains que qui sont utilisés par les gens. on va pas Si une personne faisait ses besoins à côté de, des maisons, etc., ça va être nuisible aux habitants de cette maison. Donc, fait partie de la perfection de l'islam de euh, s'éloigner euh, pour faire ses besoins. Et il est recommandé de se cacher. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, dans lequel il dit « que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Men atel gha'idah fal Celui qui va faire ses besoins alors qu'il se cache. » Le hadith, il est rapporté par Abu Dawoud. Donc, le fait de se cacher, il y a deux catégories. La perfection, c'est le fait de se cacher entièrement. Donc, c'est ça qui est recommandé, comme l'auteur ici il a dit. Quand on fait de cacher ses parties intimes, Alors ça, ce n'est pas recommandé, mais obligatoire. Donc, la messe à la suivante, c'est « Il est recommandé de préparer pour l'endroit de son urine un endroit mou. » Comme dans le hadith, euh, dans lequel euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il incite à faire cela. « Ida ba'ala ahadukum fali'artad liba'ulihi » Apporté par Ahmed et d'autres. Donc, pourquoi faire cela La raison, c'est pour que... Euh, pour que son urine ne l'arrose pas quand on va uriner dans un endroit qui est solide et dur l'urine risque de arroser c'est-à-dire euh, ça risque de revenir et toucher les vêtements de l'auteur de l'auteur de l'action tandis que l'effet de uriner dans un endroit mou ça ça va le euh, épargner de cela comme le mentionne les fuqaha ensuite l'auteur dit wa masahu bi yusra far d'après la traduction donc il lui est recommandé de faire un geste de essuyage avec pression avec la main gauche quand il a fini d'uriner de la racine de sa verge jusqu'à la fin. Ça, il va le faire trois fois. Et il est recommandé de secouer trois fois. Et ainsi que le fait de changer de place pour faire le Stinja. Et on avait dit que le Stinja, c'est le fait de se purifier avec de l'eau. Et le Stigmar, c'est le fait de se purifier avec une matière solide comme... Euh, à l'ancien temps ça se faisait avec le, le, le, les pierres donc il est recommandé de changer d'endroit s'il a peur de se salir s'il craint de se salir donc on va expliquer ce passage la première là c'est qu'il est recommandé de faire un essuyage et ça les savants, ils disent que c'est un essuyage avec euh, là en mettant un peu de en appuyant un peu dessus de façon légère avec la main gauche quand on a fini de uriner de la racine de la verge, c'est-à-dire de l'endroit où la verge elle, elle commence jusqu'au jusqu'au bout de sa verge. Donc ça ça va se faire de là haut du début de sa verge contrairement à ce que l'auteur de Ar-Rodilge donc il va poser un doigt sous sa verge et un doigt au-dessus de sa verge, et il va euh, essuyer comme ça du début jusqu'à la fin, trois fois, du début de son de sa verge jusqu'à la tête de sa verge, jusqu'à jusqu'au bout de sa verge. Il va le faire trois fois. Pourquoi Pour faire sortir le reste de cette urine. Le reste qu'il y a, euh, le reste d'urine. Donc c'est une action C'est une application qui va être très très légère. Il va le faire très légèrement. Ensuite, il est recommandé de faire le netre. Netre, c'est quoi C'est le fait qu'il euh, il secoue euh, d'une façon très légère trois fois pour faire sortir euh, le reste de, de l'urine. Comme dans le hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit de le faire. Euh, comme dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait dit de le faire trois fois rapporté par Ahmed et d'autres donc ce qui est recommandé dans le fait de secouer c'est le fait que la personne elle reste sur place et elle secoue sur place quant au fait de, comme certaines personnes y font, ils font, ils, ils sautent pour faire tomber la dernière goutte ça, ça ne fait pas partie des choses qui sont Euh, légiférer dans la religion. Alors, donc la la, la, la suivante c'est « Il est recommandé de changer d'endroit pour se purifier, pour faire le stinger. » Alors ça, faut-il le faire euh, de façon générale Est-ce qu'il faut prendre cette parole au premier degré Non. C'est recommandé que si la personne elle craint que si l'endroit où elle est, elle, elle, elle se purifie. Euh, il va voilà et voilà c'est mais euh, par exemple comme à notre époque euh, les toilettes de notre époque etc., ce n'est pas le cas donc la personne va faire le sinja sur place ensuite l'hadith wa yakrahu dukhuluhu donc d'après la, tradu la traduction Et il est détestable le fait d'entrer de, dans le khala avec une chose dans laquelle il y a la mention d'Allah, sauf en cas de besoin. Et il est détestable aussi de euh, remonter ses vêtements, c'est-à-dire de se déshabiller, avant de se baisser euh, vers le bas, avant de se rapprocher vers la terre. et ainsi que le fait de parler dans le khala. Et il est détestable aussi d'uriner dans un trou, c'est-à-dire dans un terrier dans lequel il, il se peut qu'il y ait des animaux qui vivent, et des et tout ce qui est semblable. Donc on va expliquer déjà cette partie. Et il est détestable d'entrer dans le khala, et tout ce qui ressemble au khala, des endroits sales, avec une chose dans laquelle il y a la mention d'Allah. Pourquoi c'est détestable Comme dans un hadith dans lequel il est mention que le prophète sallalahu alayhi wasallam quand il rentrait aux toilettes, il avait une bague dans laquelle il y avait la mention d'Allah, il y avait le nom d'Allah. Il le mettait de façon que ce soit pas euh, apparent. Donc c'est comme s'il le cachait, il, il il mettait la bague de du côté intérieur pour pas que il y ait le nom d'Allah qui soit apparent. Donc il est détestable de rentrer dans les endroits impurs avec euh, quelque chose dans lequel il y a mention d'Allah. Est-ce que cette parole de l'auteur est à restreindre Est-ce que c'est général ou est-ce il faut restreindre Donc le grand savant euh, Mansour al-Buhouti, dans son explication, il a fait une exception. Il a dit euh, « sauf le Mus'haf »« Mus'haf » c'est le Coran. Euh, c'est le livre qui contient le Coran sauf le Mus'haf, c'est quoi le jugement est-ce que c'est détestable non ce n'est pas, pas détestable de rentrer dans des endroits impurs avec un Mus'haf mais c'est haram donc c'est carrément interdit donc il est détestable d'entrer dans des endroits euh, impurs euh, avec quelque chose dans laquelle il y a mention d'Allah sauf en cas de besoin pourquoi car il y a une règle qui dit que tout ce qui est détestable, en cas de besoin, ça devient permis. Donc la, le caractère détestable, en cas de besoin, il va disparaître. Donc ça va devenir permis. C'est quoi le cas de besoin C'est quand par exemple, euh, les gens à l'ancien temps, ils avaient des dirhams, et sur les sur les dirhams, il y avait le nom d'Allah dessus. Il y avait l'Aufd al-Jalala. Donc euh, il y avait un cas de besoin... De, car ces gens-là, ils craignaient qu'on leur vole leur, leur argent. Donc avant de rentrer les to aux toilettes, ils vont pas poser leur argent devant les toilettes. Donc ça, c'est un cas de besoin. Donc ils rentraient dans les toilettes, dans les endroits sales, avec leur dirham. Parce que sur leur dirham, euh, il y avait la mention d'Allah, mais ils craignaient que leur argent soit volé. Donc voilà. Donc par exemple, si une personne, est là un livre, euh, où il a un papier ou un cahier dans lequel il y a la mention d'Allah, mais qu'il craint qu'on lui vole si euh, il, il, il laisse cette chose là dehors donc il rentre avec euh, dedans car c'est un cas de besoin